« Si mon père et mon grand-père se levaient de leur tombe, s'ils voyaient cette aventure, leur Yermolai, qu'ils cognaient le Yermolai, qu'ils savaient à peine lire, qui courait pieds nus en plein hiver, oui, ce même Yermolai y a acheté un domaine qui est le plus beau du monde. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. »